Ah, la vie est si elle est belle, mais on y rencontre beaucoup de problèmes. Lorsqu'on voit un étudiant, on envie de jouer bien sa paix, joli garçon sans produit gagné. Mais en fait, il faut rentrer dans son milieu pour connaître la misère et la galère des étudiants. Oh, bon Dieu, qu'avons-nous fait pour subir un tel sort Et c'est cette manière d'implorer le Seigneur qui engendre le zoom blue dans cette philosophie qui permet à l'étudiant de se recueillir et d'oublier un peu ses problèmes dans sont donc le Zouglou Bogre cofier Bogre cofier Nam Bogre cofier T'avez-vous savez-vous qui cité la vie est due on a trop de problèmes Wawandaya il faut bosser beaucoup là Ça suffit pas avec la on doit payer le on doit payer la chambre on doit payer tigé on doit faire tropbi avec un motet si tu veux qu'il le go ce sont des problèmes Un est tout le go et lui dit je suis étudiant Lago ne voit pas mais tout est pas là il est tombé sa cape la go est brisée elle lui dit mal samba parce que les a po boué ce sont des poètes ah ils sont radico au campus ce sont des profs ah abobo ils ont beaucoup d'argent ah même moi ils sont dergo Quand on est pointage On écrase sur les dépenses On prend le tarsie Et on libère la cité Mais quand le compteur fait clic Le compteur fait clac Ha ha ha ha Idealago On va yopper la Ayabesi di, là bas c'est le zouglou et là zouglou kata. Ils arrivent à champ, dans la champ. Il y a des cambojes. Mais est-ce que vous savez, ce sont n'appel cambojes. Les cambojes, ce sont des étudiants qui n'ont pas droit à la cham. On sait pas trop pourquoi oh. Oh, oh toi. Chambre au bureau un, on est au tout À la cuisine, il a deux dormeurs. Tu chambre double, on est pas fois 7. C'est ça la vraie réalité Mais faut qu'il sorte parce que moi je dois le Je frappe. Hier, qui sort. Je vais waye sort. Il y a Maintenant je suis avec la compère. Se bombo waise se mi kopo n'a faut pas pleurer on des soldats on est des froids le voisin oh para est-ce que je pas qu avec toi pitié écrase oh, le pont à en fait, le délain, là, alors, resto c'est only for dog on aimer pas on va manger quand même on n'a pas la jambe ça. Mais le gars prépare un bazar avec à moi Je vous ai pas parlé des cars. Pas le ou le matin. Les cars sont pourés. Il y en qui disent un accident hein. Si que la galanterie s'arrête à la porte des cars. Si tu vois ouais les gros soyez jusqu'au campus. Oh, vraiment ça va piquer. En c'est même pareil, identique que Ce soir, les mêmes problèmes C'est quoi qu'on dise Vous ne pouvez rien Donc non, quoi On daffe le sous et on file un peu la gossée la réussit comme ça, la tisa Bogue le coquille, bogue le coquille Rina Bogue le coquille, Rina Zougou On a seulement, on est là pour On est là pour seulement Onde ela nepo papas, hei, a-o Onde a ses, o, uh, e na zulu kata Na zulu kata, e na zulu Inazuguru gata Inazuguru gata Inazuguru gata Inazuguru gata Inazuguru gata Inazuguru gata Inazuguru gata Inazuguru gata Inazuguru gata Inazuguru gata Inazuguru kopie Na bafle kwa yo mo go kopie Na bafle kwa yo mo go kopie Go go kopie o mo le yo Na zulu zulu gata Na zulu Na zulu Na zulu gata Dans il y est ta cente tu oh te prises hein les pense tu agis comme ça elle est là my god tu fais aussi si toi qu'est-ce que tu sais qu'il y a les signes dans dans pays Oh, hoor